c'est qu'ils sont en train de la perdre. Parce que cette image elle a fait le tour du monde et tout le monde a dit, mais c'est pas possible C'est à ce moment-là que vous avez vu le plus haut degré du cynisme s'exprimer à la télévision quand un certain nombre de sionistes et de partisans de l'État d'Israël sont intervenus pour, mettre, pour faire de la surenchère, pour expliquer deux choses. Un, que les médias français étaient pro-palestiniens. Deux que les victimes, en fait, c'étaient les militaires israéliens obligés dans leur désespoir de tuer des enfants et de viser la tête. Ça, ça existait, on l'a entendu ici. Donc, on avait une guerre de l'image, et on a une guerre de l'image. Raison pour laquelle vous avez vu combien on a pu être choqués de la façon dont, à un moment donné, on a traité les journalistes au moment où ils s'approchaient des territoires occupés. Mais on a une autre guerre. C'est une guerre des mots. Une guerre du, du verbe. Exemple. Ben Laden est un terroriste. Arafat est notre terroriste. Sur le terrorisme. Après le 11 septembre, la guerre au terrorisme, dont vous avez remarqué d'ailleurs depuis hier qu'on n'a pas fini d'en parler. Vous allez voir, ça va nous être servi chaque deux ou trois mois. Ben Laden a ceci de tout à fait particulier, que lui, il n'a pas besoin de ressusciter, c'est qu'il ne meurt pas. Eh bien, la guerre des verbes, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et tout à coup, ce sont des terroristes. Et de nous servir que le terrorisme qui a frappé contre les deux tours aux États-Unis, c'est le même que celui de la résistance palestinienne. Guerre des mots, même définition. Des terroristes, des fous, mieux, parce qu'il la... fallait, fallait vraiment le faire, ça, des nihilistes, des nihilistes qui croient en rien. En disant cela, de ce qui se passe comme résistance en Palestine. Deuxième. Troisième chose, et alors là on a tout entendu à l'envers et à l'endroit, et qui a montré un des points de grande faiblesse dans l'argumentaire des musulmans. Les attaques suicides. Terrorisme, possible ou impossible. Et alors là on a, alors, ça c'est le règne du quadruple discours. Pas ah, double Là, on change à géométrie variable. Pour certains, c'est halal, et alors on prend effectivement l'avis d'un certain nombre de savants. Amaliyat estéchali, c'est-à-dire c'est sur le martyre, d'autres c'est absolument inacceptable, d'autres c'était plutôt alambiqué, mais on n'a pas de réponse claire. Et à un moment donné, il faut avoir une réponse. Il faut savoir si on a des principes ou si on n'en a pas. Il faut savoir si on a des positions de stratégie ou si on a des positions de principe. À un moment donné, la position de principe, si elle est vraiment fondée sur nos principes, et que nos principes sont universels, je vous promets que ça doit être entendu par tout le monde. Il ne faut pas que ce soit alambiqué au point qu'on ne sache pas comment se situer. Et là, deuxième problème. Et là, c'est une guerre des mots. Autre guerre des mots, qu'on nous a encore répétée récemment, La question était de savoir si ce qui s'est passé à Génine était un massacre, oui ou non. Essayez de vous rendre compte du degré de cynisme. La bataille autour de la table, cest de dire Était-ce un massacre, oui ou non On a tué des dizaines, voire des centaines de personnes. La question est de savoir, c'est un massacre, oui ou non On a fait tomber des demeures sur des gens à lesquels, euh, qui étaient à l'intérieur. On a trouvé des enfants complètement calcinés. Massacre, oui ou non Parce que si c'est un massacre, l'État d'Israël est totalement condamnable. Si ce n'est pas tout à fait un massacre, on peut comprendre en situation de guerre qu'on puisse s'en prendre à... Ah. Et nous, on est là, on regarde, au point que la commission d'enquête ne s'est même, même pas rendue sur les lieux, et puis que, finalement, sur le plan international, il n'y a pas tellement eu de réaction. Deuxième type de problème, plus circonstancié, où nous avons... Mais je ne comprends pas, moi. C'était là qu'il fallait 100 000 personnes à Paris. Quand on refuse une commission d'enquête, et puis qu'on soit dans la rue C'est là qu'il faut dire à la France c'est quand même pas possible qu'un pays qui défende autant les, les, le minimum des droits se taise quand on refuse et à la barbe de la, des Nations Unies des Nations Unies des Nations de la Terre unies pour le droit qu'on leur refuse d'aller voir ce qui s'est passé et comment on a massacré des gens Non mais là c'est un reproche que je nous fais Je... Alors on est en train de s'applaudir de ne rien faire. Yeah, il y en a un qui l'ont. Mais il faut faire, à partir d'un certain moment, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Donc ici, vraie question, vrai problème, quel est notre discours par rapport à cela Donc je vois là encore, circonstanciellement, une deuxième, un vrai, une deuxième série de questions. Et je termine là-dessus, c'est notre rapport avec l'État français et avec les États européens. Il ne faut pas confondre les questions internationales avec les questions nationales. Il ne faut pas confondre. Vous êtes des citoyens français et il faut vous préoccuper des questions nationales. Il faut vous préoccuper des vrais débats ici. Savoir comment une nation est aussi inconsciente d'elle-même quand elle ne se rend pas compte que le discours public aujourd'hui est le principal vecteur de l'émergence de l'extrême, et de l'extrême droite en particulier. Il faut avoir ce débat, vous devez en être. Mais il faut aussi faire comprendre qu'il devient aujourd'hui nécessaire que dans la conscience française, au nom de là d'où vous venez, à savoir du Sud, et de ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir du Nord, que jamais vous n'oublierez, en tant que citoyen français, que la politique vis-à-vis -vis du Sud est une politique qui concerne le Nord, et que ça nous concerne. Nous sommes citoyens pour rappeler aux pays du Nord que, comme vous traitez le Sud, c'est une question nationale. C'est notre problème. Pas... Parce que si vous n'amenez pas ça sur le terrain, je veux dire que vous acceptez l'état de droit pour vous, la dictature et le déni de droit pour les autres, Ça n'est ni possible pour votre conscience, ni possible pour votre participation, c'est-à-dire ni comme musulman, ni comme citoyen. Donc il faut faire de ça ce... et questionner. Alors aujourd'hui, on a les moyens de ces questions. Faire aussi de la situation, alors bon là on parle de Palestine, on pourrait parler de toutes les autres situations, mais c'est vrai qu'il faut en faire une question question sur le plan national. Et là, cela veut dire aussi que vous avez dans ce pays un certain nombre d'acteurs qui ne sont, oui, sont pas musulmans et qui sont totalement dans cette logique. Qui sont totalement dans la logique de questionner l'État français, de questionner l'Europe. Le problème aujourd'hui, et à laquelle... La question aujourd'hui à laquelle nous n'avons pas amené de vraies réponses, c'est l'établissement de liens concrets entre nous, citoyens, et d'autres citoyens de ce pays, pas forcément musulmans, qui questionneraient leur propre État. Aujourd'hui, nous, nous sommes en train de promouvoir une politique dont le fond, en termes de conscience, est un peu communautaire. Et nous avons tort. Le fond de la question palestinienne, il n'est pas communautaire. Il est une question de principe. Il est une question de respect d'un peuple. Et tant que les musulmans n'auront pas compris que ce qu'ils doivent faire pour poser les termes du débat, c'est de revenir à l'universalité de leurs principes et à développer des partenariats conjoncturels et circonstanciés, eh bien, ils n'auront pas répondu à la question. La vraie question aujourd'hui qu'on nous pose, c'est... Mais en fait, vous les musulmans, vous ne vous levez que quand ça vous concerne. Vous n'êtes debout que quand les vôtres sont tombes. Vous dites une chose, mais vous en faites une autre. Vous, y, vous dites que vous êtes pour la justice pour tous... Mais vous ne vous levez quand l'injustice touche les vôtres. Vous ne serez jamais entendu sur la question palestinienne comme il se doit si vous restez silencieux sur toutes les causes. Vous ne pouvez pas demander qu'on se lève pour la Palestine et vous que vous restiez systématiquement assis pour tous les peuples primés de la Terre. Il faut savoir ce qu'on veut. Et après, on regarde l'Occident, on dit, eux... Il n'y a que les intérêts, leurs intérêts qui les intéressent. Il n'y a que les intérêts qui les mobilisent. Mais quand on regarde des communautés musulmanes, vous pouvez dire autre chose C'est la même chose. Si on doit être des exemples de la justice pour tous, il faut qu'on le soit. Et là, il faut une conscience réelle. Réelle. Et c'est aussi là qu'on aide, justement, tous les peuples opprimés, qu'on aidera aussi la question palestinienne. Voilà une série de questions. C'était une. Introduction. La parole est à vous, Inch'Allah. Je voulais vous, simplement, deux, deux points. Euh, vous retournez la question que vous nous avez posée, très fraternellement. Vous êtes pour beaucoup de jeunes à mettre à penser, et je fais partie de cela. Mais, Yanni, -ce le discours que vous tenez là, vous, est-ce que c'est un discours Ce n'est pas du tout le Est-ce que vous tenez ce discours Parce qu'on est dans une salle... Euh, public, ou alors c'est vraiment ce qu'on doit penser. Seconde chose, et ce qui, ce qui me frappe dans votre intervention, c'est la problématique de l'universalité de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire que l'islam est universel Est-ce que ça veut dire qu'il doit être au diapason de la société Moi, en tant que musulman, et c'est une erreur sans doute de, de, de la façon dont je vois les choses, pour moi, quand on dit à lad c'est que cette religion elle sert en tout temps et en toute époque. Et à toute époque, et quel que soit le lieu géographique. Je ne le comprends pas comme la chose suivante, à savoir qu'on a des, pr des prises de position ou des, des positions en islam qui sont, qui sont fondamentales. Euh, Est-ce qu'on doit les changer, les modifier suivant le contexte Il y en est vraiment là, vous avez touché quelque chose qui était au fond de, de, de la pensée de chaque musulman. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa Je voudrais poser deux questions au frère Tariq Ramadan. La première question s'agissant du conflit israélo-palestinien. Quelle est exactement l'origine du conflit Parce qu'on s'interroge d'un côté les palestiniens, d'un côté les palestiniens disent que c'est notre terre, les euh, les, Juifs, enfin les israéliens disent que c'est notre terre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez abordé, s'agissant de, de la judéophobie. Est-ce que c'est les musulmans qui sont, donc d'après ce que j'ai compris, c'est les musulmans qui sont judéophobes, ou bien quand même, il faut dire qu'aussi, au niveau de l'histoire de, de, de musulmane, le Coran lui-même a parlé justement du, du problème des juifs après qu'ils étaient un peuple élu. Merci, Barak Assalamu alaikum, j'ai une question pour euh, M. Tarek Ramadan. J'ai entendu votre cassette euh, intitulée Le message coranique. Vous précisez euh, justement lors d'une conférence que l'origine du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe pour euh, être un peu plus vaste. Date uniquement de 48. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, à travers l'histoire et à travers beaucoup d'autres choses, que nous pourrions détailler à, à certaines occasions, justement, euh, ne peuvent pas nous laisser penser que le conflit est quand même antérieur à tout cela, notamment à, à la prise de Jérusalem par les Arabes, par exemple L'autre chose, c'est que je me pose réellement la question de savoir aujourd'hui si la morale a encore un sens, et si vraiment les manifestations peuvent avoir un effet positif sur les puissances dirigeantes, parce que bon, aujourd'hui on est conscient d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont morts à de c'est horrible, tout le monde le sait, mais le problème c'est que tout le monde s'en fout, pour parler crûment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça, et par rapport à ça Et euh, donc, est-ce que les enjeux ne sont pas justement, pour poser une troisième et dernière question, euh, si terribles au point qu'on qu peut en arriver à, à penser que finalement la guerre du Golfe le 11 septembre, c'est pas euh, finalement le même combat qu'Israël-Palestine Salam alaikum. Euh, je, je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous parliez de, de devoir développer des partenariats, mais avec qui Avec des hypocrites prêts à nous donner des coups couteau dans le dos. Je ne sais pas de, à, à qui vous faisiez allusion. Et ensuite, euh, vous disiez qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Euh, moi, je ne sais pas, au Bourget, lors du Bourget, j'ai essayé de distribuer des tracts appelant les gens à venir manifester devant le Bataclan qui euh, laissait l'armée euh, israélienne se pavaner pour euh, récolter de l'argent. Il euh, y, y a eu 75 000 personnes qui sont venues au Bourget. On s'est retrouvé qu'à qu 300 personnes devant le Bataclan. Voilà. Um, et